Unité 8, projet, exercice 6. Écoutez. Ils donnent leur avis sur une émission de la sélection. Complétez le tableau. 1. J'adore cette émission. Moi, vous savez, je ne peux pas voyager. Je gagne juste 1 200 euros par mois. Alors, avec cette émission, chaque semaine, je visite une région de France ou un pays du monde. Et puis, J'apprends des choses sur l'histoire, sur les traditions. 2. Pourquoi ils mettent si tard cette émission Moi, à 23h, je suis couché. Je travaille tôt le matin. Mais j'adore les débats politiques. Je trouve David Pujadas intelligent, calme, et gentil avec les politiques. Et puis, il est charmant. 3. Mais qui peut être intéressé par ce type d'émission Une mère qui cherche une femme pour son fils. C'est ridicule! Quand je vois ça, je suis triste. 4. Je regarde souvent cette émission. Il y a des artistes intéressants, d'autres qui sont ridicules. Quelquefois on s'amuse, quelquefois on apprécie. Mais je trouve que le jury n'est pas toujours très bon. 5. J'attendais beaucoup de cette série. Je me suis ennuyé. J'aime les films à suspense, mais là, c'est trop lent.